Do do do do do Donc de l'autre côté du téléphone, nous avons déjà Eve, bonjour. Bonjour Eve. Bonjour, vous m'entendez On t'entend très bien, merci. C'est parfait. Salut. Salut. <rire> re bonjour <rire> Voilà, donc tout à l... ben déjà, merci de nous accueillir euh, au centre donc de Massy. et eh bien, ça fait plaisir. On est on est loin euh, géographiquement, mais euh, grâce à la technique, on, on va passer euh, une trentaine de minutes ensemble. OK. Donc, centre d'hébergement où tu travailles depuis un an, si je... Oui, m... à peu près, oui. À ouais. peu près un an. Donc, après un parcours un peu particulier au, au sein de la CIMAD, euh, parcours dont nous reviendrons euh, à la fin de, de l'entretien. Donc je pense qu'on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la spécificité de, de Massy et ce qui en fait un lieu relativement singulier en comparaison avec d'autres centres d'hébergement Voilà, alors il y, a, il y a plusieurs types de centres d'hébergement en France. Hein. Il y a des, des centres provisoires d'hébergement, il, il, bon, il, il y a tout un type de, de, de typologie justement. Euh, donc nous, on, on, on est un centre provisoire d'hébergement et la plupart des centres d'hébergement dépendent d'un dispositif national qui est géré par l'État, par le ministère de l'Intérieur et de l'Immigration, parce qu'ils ont fusionné, si on peut dire. Euh, donc c'est vrai que euh, on, on, ils ont tous la spécificité d'accueillir beaucoup d'étrangers et de dépendre quand même d'un ministre qui a été condamné euh, pour racisme. Donc c'est un peu particulier. Notre spécificité, du coup, c'est que nous, on refuse d'entrer dans ce dispositif. Euh, pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'on veut garder une indépendance politique et une indépendance euh, d'action, euh, et que notamment on veut pouvoir respecter les valeurs qui sont les nôtres à la CIMAD, euh, en particulier par exemple l'unité familiale, euh, mais on veut aussi avoir un, un libre arbitre sur les, les décisions d'admission, en fait, on ne veut pas dépendre de l'État pour Euh, décider d'admettre telle ou telle personne telle ou telle famille euh, parce que c'est vrai que voilà nous on a des valeurs de d'accueil et d'accueil euh, inconditionnel et donc euh, on, on préfère quand même avoir le libre arbitre euh, là dessus quoi oui ah et je, je voulais euh, donc je enfin ça veut dire que quand pour pour les centres qui sont euh, qui ou qui sont on va dire gérés, entre guillemets par l'état euh, le, le sait le ministère qui je donne un peu une grille de d'accueil de, du de, des personnes enfin, comment exactement. ça se passe exactement c'est-à-dire que en fait il y a euh, c'est un dispositif national mais du coup qui est géré aussi par les régions et par les départements euh, et en l'occurrence il y a euh, des commissions d'admission qui euh, regroupent euh, l'ensemble des directeurs d'établissements ou des travailleurs sociaux qui, qui viennent aussi à ces commissions euh, et et qui est, qui est géré par la DAS et euh, enfin l'ancienne l'ancienne das qui s'appelle rs maintenant euh, et effectivement donc c'est vrai que, que c'est une façon en fait de, de gérer de manière nationale euh, un petit peu un petit peu de la même manière que les demandeurs d'asile, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile, eux, ils sont pas dans des CPH, ils sont dans des CADA, donc des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui sont aussi gérés par l'État au niveau national, euh, mais ça veut dire que cette gestion nationale, elle elle ne prend pas en compte, finalement, tellement la réalité des personnes, elle prend en compte des chiffres, des, des gestions de flux, euh, voilà, mais pas les personnes. Et donc c'est vrai que, par exemple, un demandeur d'asile qui va faire sa demande d'entrée dans un CADA à paris il peut très bien obtenir une place à marseille d'accord oui. euh, et que donc euh, ça va pas spécialement aller pour lui parce que voilà il a créé un petit réseau que, que voilà déjà d'arriver c'est pas évident euh, créer un petit réseau avec des amis avec des associations qu'on connaît c'est quand même beaucoup plus évident sauf que le dispositif national fait là en l'occurrence pour les demandeurs d'asile que s'ils refusent la place qu'on leur donne et euh, eh ben alors ils ne peuvent plus bénéficier de l'aide financière pour les demandeurs d'asile bien, CKH... bien on rentre dans le positif ou bien on se retrouve tout seul et sans aucune solidarité d'accord et pour les CPH, c'est sensible la même chose en fait alors c c'est sur le c' sur le même principe en fait mais c'est vrai que euh, c'est un petit peu différent au sens où euh, euh, les cph accueillant les réfugiés euh, ils ont des, des, des cartes de résidence de 10 ans donc ils sont dans une tout à fait un autre processus d'intégration alors que les demandeurs d'asile euh, l'état va toujours considérer que de toute façon euh, ils ils sont pas là longtemps, juste le mmh. temps que l'OFPRA leur euh, rejette leur demande d'asile et puis qu'après ils sortent donc ils ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit. Donc l'État considère que il peut les balader beaucoup plus facilement puisque de façon, ils ont ils ont pas le droit de travailler, ils sont supposés connaître personne. Donc on oui, s'en fout un petit peu de où on les met. Euh, ils ont ils ont pas grand-chose à dire. Pour pour les réfugiés, c'est un tout petit peu différent, mais c'est vrai que de toute façon nous par principe euh, être sous la coupe euh, du ministère de l'immigration c'est pas c'est pas euh, c'est pas évident bien sûr et donc euh, concrètement ça se passe comment vous vous vous refusez euh vous refusez voilà d'être sous la sous la coupe on va dire de, du ministère mais est-ce qu'il y a une, mais on y a une relation, voilà, relation on est en relation tout de même voilà on est en relation de toute façon avec le ministère euh, et on est en relation euh, avec la das et on participe aux commissions d'admission. Donc quand on, quand on y va, quand on a de la place, euh, on prend des personnes mais c'est-à-dire c'est c'est nous qui choisissons quoi. D'accord. C'est nous qui choisissons parce que parce que on estime que parfois il faut pouvoir euh, et puis de toute façon, on verra sans doute dans la suite de de l'interview que euh, de toute façon nous on, on, on appuie sur certaines valeurs et sur certains droits particuliers qui font que euh, c'est de toute façon un peu compliqué pour nous parce que finalement ça correspond pas du tout avec le mode de gestion de l'état d'accord et justement on, on, on, on va on va en venir tout de suite donc je, je, je vois que vous avez fait un choix d'autonomie quelque part par ouais. rapport au, à l'institution autonomie pour ne pas dire indépendance c'est peut-être un peu trop fort ouais. euh, et donc ce choix peut vous que peut vous amener à adopter des positions particulières par rapport à l'accompagnement des résidents qui peuvent ne pas être dans le dans le giron on va oui. dire de, de l'état tout à fait parce que nous c'est vrai que à la simad on est une, on est une association d'abord de solidarité avec les avec les personnes là en l'occurrence avec les réfugiés donc euh, il nous importe peu de savoir le, ce que le dispositif nous impose euh, la solidarité c'est pas quelque chose d'imposé, et c'est quelque chose surtout qui prend en compte euh, la globalité de De l'accompagnement des personnes et pas simplement l'hébergement donc c'est vrai que les cph euh, font un, un, un travail d'accompagnement euh, simple j'allais dire c'est très difficile d'accompagner les personnes déjà dans leur voilà dans leur intégration dans leur euh, dans tous leur bazar administratif euh, mais nous en l'occurrence on aide les réfugiés aussi dans leur démarche de rapprochement familial et ça c c'est on est le seul cph à faire ça c'est à dire que quand un réfugié est reconnu Euh, réfugié par l'OFTRA, il obtient la protection de la France et il devient, pour ainsi dire, sous la protection de la France dans le cadre de la Convention de Genève. Alors cette convention, elle, elle reconnaît pas mal de droits aux réfugiés, à savoir le droit de s'intégrer, donc euh, d'avoir des droits sociaux comme tout le monde, de, de chercher un travail, d'obtenir un logement, de d'avoir de, des soins euh, euh, médicaux par exemple l'acquisition de la nationalité euh, mais aussi celui de regrouper euh, la famille directe, c'est-à-dire les enfants mineurs et le conjoint. Alors euh, on, nous dans notre centre, on, on, on respecte quand même les règles du CPH hein, on est quand même il y a une loi qui a été dictée en 2002 qui, qui régit les CPH. Donc nous on n'est pas non plus complètement dans l'anarchie absolue. Bien sûr. Euh, et, et c'est vrai que dans ce cadre-là, on peut accueillir les personnes pour un an maximum c'est-à-dire qu'on a des contrats de séjour de 6 mois renouvelables une fois euh, à partir de, de là, au bout d'un an il serait supposé s'en aller sauf que c'est complètement péremptoire de dire, voilà, euh, une personne qui a été persécutée, qui a subi des tortures euh, qui a tout un tas de difficultés euh, déjà personnelles et puis ensuite liées à l'exil va mettre un an pour se mettre le pied à l'étrier c'est c'est trop c'est trop arbitraire mmh. les gens sont différents les uns des autres et ils ont ils ont des rythmes différents donc nous ce qu'on ce qu'on choisit quand il y a des, des, des familles à regrouper c'est que les héberge le temps que leurs familles soient regroupées. Et on fait les démarches avec eux, ce qui n'est pas le cas dans les autres CPH. Donc nous, on, on défend aussi leur droit à l'unité familiale. Alors évidemment, la plupart du temps, un rapprochement familial, malheureusement, ça prend même beaucoup plus de temps pour un réfugié que pour un migrant simple, on dirait, par par opposition à, à, à quelqu'un qui est réfugié politique. Euh, parce que bah, justement, les pays sont en guerre, il n'y a plus d'administration, il n'y a pas de d'ordinateur, on peut pas authentifier les les actes de naissance, les documents. Donc, euh, on voit des, des, des rapprochements familiaux qui prennent un an, deux ans, trois ans, cinq ans, six ans. Euh, euh, moi, le, le, le plus long que que j'avais vu quand je travaillais dans un autre service pour les pour les étrangers, c'était 11 ans. 11 ans. Euh, ce qui est énorme quand on considère que la personne a été reconnue en danger, et donc sa famille aussi, et que donc la famille qui est à, à, à faire venir reste en danger dans un pays en guerre et que on met des années et des années à la faire venir et à la faire sortir de là bien sûr Donc euh, effectivement, euh, euh, ça c'est ça c'est quelque chose, c'est une position qui est très particulière pour nous, qui qui demande beaucoup de travail aussi, euh, euh, mais c'est vrai que euh, euh, voilà, on, on voit des violences qui sont extrêmes. Hein. Moi j'ai l'exemple d'une dame rwandaise qui en ce moment a, a ses enfants euh, qui sont cachés en Ouganda parce que c'est trop dangereux au Rwanda, euh, et que euh, voilà, le, le consulat, euh, le ministère des Affaires étrangères demande à cette dame de fournir des extraits de acte de naissance que évidemment elle n'a pas et que le le ministère nous répond Euh et eh ben écoutez, nous tant qu'on n'a pas ces documents, on peut pas délivrer des visas pour les enfants et c'est quand même pas de notre faute si la dame en, en s'enfuyant n'a pas pensé à prendre ses extraits d'acte de naissance. Oui, on, on entend Donc, souvent euh, ces ces voilà, de, de remarques. Là en l'occurrence, on se dit la dame euh, elle est elle est complètement violentée dans, dans, dans son histoire et dans son parcours qu'elle qu subit parce que encore une fois, c'est pas une personne qui a forcément choisi de partir, elle a dû partir très très rapidement euh, et que finalement c'est Oui, finalement, c'est quelque chose qu'on lui reproche. Donc on ne reconnaît pas du tout euh, la situation de réfugiés politique des personnes. D'accord, on, on les prend en tant qu'individus, mais on ne prend pas la globalité de, de, voilà. de la situation et de la surtout, famille. Surtout. On, on, on gère de manière administrative et chiffrée des choses qui sont humaines, et donc forcément, ça bloque à un moment. Bien sûr. Et, et, ce, et justement, ce, ce choix que vous avez fait de, de prendre la, la situation dans sa globalité, euh, comment est-ce que c'est accepté, on va dire, par le par les, par les institutions c'est assez difficile euh, en fait euh, au sens où euh, on est quand même dépendant de l'état au sens où c'est lui qui nous subventionne pour les places euh, qu'on a c'est-à-dire que chaque personne comprend dans le cadre euh, dans le cadre des dispositifs il y a à peu près 80 80 résidents euh, à Massy alors certains sont dans des dans dans un foyer qui est euh, qui est à l'intérieur du centre d'hébergement et puis d'autres sont dans des dans des appartements éclatés en fait quand ils sont un presque prêts, en fait, à être autonomes. On, on, on leur propose d'aller dans, dans des appartements qui, qu pour lesquels on les aide encore à gérer, mais qui est déjà une étape en plus vers l'autonomie. Euh, mais pour autant, euh, c'est quand même l'État qui nous donne des subventions, et que donc, ben tu t'en doutes, ces subventions, elles deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. Euh, c'est une forme de pression, évidemment, qui, qui, qui pèse sur nous, quoi. — D'accord. Voilà. — Bon. Et hum, comme je l'évoquais, donc, en, en guise d'introduction, et comme on l'a rappelé, donc les CPH ont, ont pour vocation d'accueillir des, des réfugiés. Donc la France leur reconnaît, non sans difficulté... Euh, Le, le, une protection en raison du danger pour leur vie dans leur dans leur pays. Et le premier acte quant à cette reconnaissance, c'est la délivrance d'un titre de séjour. Oui. Donc, de, de, de statut, on va dire, de, de sans-papier, le plus souvent, elles vont devenir résidentes sur le sol français. Mm -hmm. Il ne devrait donc plus y avoir, a priori, de problèmes. A priori. A priori. Donc, euh, et quand on s'intéresse un peu plus près à cette question, on s'aperçoit très vite que ce n'est absolument pas le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ouais. voilà les, les, les nouvelles difficultés qui... C'est ça. Donc effectivement, la Convention de Genève, elle, elle reconnaît le droit des personnes à s'intégrer, donc à, à entrer dans le droit commun. C'est-à-dire, quand je parle du droit commun, ça veut dire euh, le euh, la CAAS, ça veut dire le pôle emploi, ça veut dire les équivalences de diplômes parce qu'effectivement, bien souvent, euh, la société française considère euh, les étrangers comme arrivant sans rien sur le territoire. Euh, alors, d'une part, pour les étrangers... De manière globale, c'est absolument faux. Pour les réfugiés, bien souvent, ils avaient un statut. C'est-à-dire, ne ce sont pas des gens qui sont venus pour des raisons économiques pour des raisons de, de euh, voilà qui, qui, où rien n'est possible de construire dans leur pays, euh, mais simplement euh, ils, ils avaient des, des statuts assez élevés en fait dans la société euh, certains sont médecins et journalistes, euh, écrivains ils avaient un, un certain statut euh, et, et ils avaient des diplômes et ils avaient un travail et donc par exemple les équivalences de tous de toute cette expérience, de tout ce diplôme ça, ça fait partie aussi de ce à quoi ils doivent accéder euh, et que effectivement on se rend compte que La plupart des choses sont, sont bloquées Au sens où Par exemple Pour les, pour les droits sociaux Par exemple pour, pour obtenir le, le RFA donc le, le, le, minima, le minimum social et euh, eh bien il faut avoir un titre de séjour et non pas un récépissé. Alors les réfugiés une fois qu'ils sont reconnus, ils ont un récépissé le temps qu'ils soient convoqués pour une visite médicale euh, à l'Office français pour l'immigration et l'intégration euh, et en attendant cette visite médicale, ils n'ont qu'un récépissé qui n'est pas un titre de séjour. Euh, le problème c'est que euh, l'Office met parfois 8 mois, 1 an à l'économie convoqué Et donc, en attendant, par exemple, ils n'ont pas de droit ouvert. Chercher un travail avec un récépissé, c'est beaucoup plus dur qu'avec une carte de 10 Bien ans. Euh, il y a tout un ta... Obtenir un logement, c'est impossible avec un récépissé. Donc, effectivement, leurs droits continuent d'être d'être bloqués. Euh, il faut savoir aussi que, par exemple, le pôle emploi et la CAF sont liés. C'est-à-dire que quand ils sont inscrits au pôle emploi pour les personnes par exemple qui ne parlent pas français, qui n'arrivent pas bien encore à lire leur courrier, qui ont des convocations au pôle emploi et qui peuvent parfois zapper un entretien ou quoi. Euh et eh bien le pôle emploi ferme tout de suite la CAF, la CAF euh, ils qui sont radiés, la CAF coupe absolument tout leur euh, tout leur toutes leurs aides et donc euh, c'est extrêmement difficile. Euh, par ailleurs il y a par exemple des des familles qui ont été regroupées donc par euh, par par un conjoint qui arrive et qui ne souhaitent pas en fait bénéficier de la protection de leur conjoint mais qui souhaitent elle aussi demander l'asile d'accord par exemple un, un monsieur qui est réfugié qui fait venir sa femme sa femme qui est donc sous la protection de l'état mais qui dit moi aussi j'ai une histoire de persécution et je voudrais qu'elle soit reconnue et donc je voudrais aussi demander l'asile en, en parallèle de l'obtention de, de ma protection qui est tout à fait de droit. Okay. Euh, et ben à ce moment-là, il faut se lancer dans une demande d'asile. Et on sait toutes les difficultés d'accès euh, pour la demande d'asile. Euh, euh, ça m'est arrivé euh, il n'y a, a, a pas quelques semaines euh, de, de, de devoir travailler 4 mois, de faire un référé, de d'être obligé d'aller au tribunal avec une famille, simplement pour qu'il ait le droit d'obtenir le formulaire sur lequel ils allaient pouvoir écrire leur histoire et demander la protection de la France. Euh, ça veut dire que ça ne marche absolument pas. Euh, un autre exemple, c'est une, une la conjointe d'un monsieur qui est qui est hébergé chez nous. Le monsieur est réfugié. La dame est donc naturellement sous la protection de, de l'OFPRA et de la France. Elle a souhaité, elle aussi, demander l'asile, ce qu'elle a fait. Par contre, l'OFPRA lui a adressé euh, des réponses à un autre nom, ils se sont trompés, et donc elle elle, elle, elle s'est retrouvée dans une situation où elle était hors délai de, pour demander l'asile. d'accord euh, Tout ça fait que c'est extrêmement compliqué, et pour des gens qui, qui là en l'occurrence, c'est une dame qui vient d'un village au Congo, qui ne parle pas français, euh, <coughs> prendre le temps de comprendre qu'est-ce que c'est que cette administration extrêmement lourde, qu'est-ce que c'est que cet environnement, euh, alors que elle sort tout juste des persécutions, euh, c'est très très complexe, et sans accompagnement, c'est pour ainsi dire, impossible pour impossible. eux d'accéder à leurs droits. D'accord. Donc, pour résumer, on pourrait dire que, que votre mission, en fait, est de les accompagner pour regarder vers vers le futur, les, les aider à se reconstruire dans un pays qui n'est pas le leur avec une culture et des codes parfois très éloignés de leur on voit bien avec la la, la, la dame congolaise dont que, que tu viens d'évoquer. Mmh. Donc reconstruction qui passe par l'accès aux droit, mais euh, peut-être et surtout par euh, par l'aspect humain et, et j'ai pu voir en préparant l'émission les les nombreuses activités organisées par le centre toujours dans un esprit de relation résident et euh, cph ouais. est ce que tu peux un peu nous en dire plus au travers d'une ou deux activités euh... oui parce que effectivement ce qu'il faut c'est que nous on les aide à aller vers la société à la comprendre sachant que effectivement ils viennent d'endroits très très très différents les uns des autres mais ce qu'on cherche aussi à faire parce que c'est vrai que la cima est quand même militante à ce niveau là euh, c'est d'aider la société à aller vers eux parce que le, le principe d'intégration c'est quand même un mouvement qui est à double sens à, ça sûr. ne peut absolument pas peser uniquement sur les personnes qui arrivent et que c'est pour ça que c'est la, la notion d'accueil est très très importante euh, et en l'occurrence par exemple on organise des conférences euh, qui sont euh, qui sont menées par les réfugiés eux-mêmes à l'intérieur du centre on a des grandes salles où on peut accueillir plusieurs euh, dizaines voire centaines de personnes on organise des conférences pour que les personnes puissent témoigner Parler de, de, de leur situation à eux de réfugiés, mais à la limite, ça, ça les intéresse pas trop. Ce qui les intéresse surtout, c'est de parler de la situation de leur pays et de dire, nous, on, notre première volonté, c'est de rentrer chez nous. Et à la limite, c'est même de ne pas quitter chez nous. Mais on a été forcés euh, par par des violences, par, par de la guerre, par des persécutions. Et donc, on voudrait vous expliquer ça parce que vous, en Europe, euh, vous ne comprenez pas ce que c'est. Vous vivez dans la démocratie. Vous ne comprenez pas ce que c'est... Euh, euh, Euh, par exemple on a organisé une conférence sur le Kivu mm -hmm. donc avec un réfugié qui était journaliste euh, euh, au, dans le sud du Kivu et qui disait « mais vous comprenez moi je peux même pas faire mon travail de journaliste là où je suis euh, dans le Kivu parce queon même pas de, on n'a même pas d'électricité donc je ne peux pas envoyer mes articles et si je voulais aller les amener moi même euh, à Kinshasa on n'a pas de route Donc on ne peut pas y aller euh, On travaille voilà avec des familles Qui euh, ont un t-shirt par famille Et donc euh, autrement ils sont nus Parce qu'ils n'ont pas d'argent Et donc euh, le, le, le papa prend le t-shirt le matin Pour aller faire le chant Ensuite il rentre chez lui Il donne le t-shirt à sa femme Qui va euh, aller chercher de l'eau Ensuite elle rentre Elle donne le t-shirt à un des enfants Qui va aller à l'école Ensuite il rentre Il donne le t-shirt à un frère Qui va aller à une autre partie de l'école. C'est des choses que nous On n'arrive pas à se représenter en fait mmh. Ici en oui, France Et donc ils ont besoin de témoigner et comme souvent ils ont été engagés dans leur pays pour pour obtenir la, la liberté et la démocratie, ils ont aussi besoin de pouvoir dire ici tout ce qu'ils n'ont pas réussi à dire là-bas parce qu'on les a empêchés et parce que la liberté d'expression n'existe pas. Donc euh, ça en l'occurrence par exemple, c'est une des actions qu'on fait. Euh, on, on voilà on a fait une conférence sur le sud Kivu, on en a fait une sur Cuba, euh, on voudrait en organiser une sur le Tibet. Et voilà. et quel quel impact vous avez au niveau de la ville de Massy est-ce qu'il y est-ce que lorsque vous organisez ce genre de conférence les les, les les habitants de la commune oui euh, oui les viennent gens viennent ou... et puis les, les gens de la région parisienne en général viennent on est on est très proche de la mairie de Massy et du service international de la mairie de Massy donc ils font aussi un peu de publicité la mairie ne manque pas de de venir à ces, à ces conférences et alors ce qui est plus étonnant c'est que souvent dans ces conférences on voit euh, des officiers de protection de l'OFPRA, des juges assesseurs de la, de la Cour nationale du droit d'asile qui viennent s'informer sur la réalité du pays, ah, oui. parce que euh, ben, eux c'est eux qui décident de qui obtient le statut de réfugié ou pas, et qu'ils se basent sur des rapports d'amnestie, sur des rapports euh, de la communauté internationale, mais en réalité, ils ne connaissent pas du tout... Euh, le concret euh, du pays et donc euh, là pour pour la conférence sur le Kivu, il y avait des juges assesseurs de la CNDA euh, qui sont effectivement venus s'informer sur euh, le fait que ah oui vous vous confirmez que des personnes peuvent recevoir des, men des menaces par SMS que ça se pratique au Congo ah oui vous confirmez que si que ça et ah. donc il euh, y a une, une influence effectivement qui est assez forte. Titon c'est un beau euh, c'est un beau cadeau quelque part que Voilà, que, que, que les institutions euh, responsables de reconnaître le statut de réfugié viennent euh, viennent piocher les informations euh, ouais. au cœur même de, de voilà quand même de, de là où réident les réfugiés c'est quand même un beau bon cadeau c'est très beau après c'est vrai que c'est certains euh, officiers de protection monsieur. et certains juges assesseurs qui monsieur, le font le est... euh, mais c'est vrai que euh, que voilà là dernièrement on a eu un, un monsieur qui est euh, qui est journaliste euh, euh, qui était journaliste en conakry euh, et, et à qui par exemple l'offpra euh, a, a, a demandé s'il pouvait former Carrément, venir à l'OFPRA former les officiers de protection oui, à la réalité politique euh, qui, qui a lieu à Conakry oui. en ce moment. D'accord. bah Très bien. Et, et justement, bah, ça permettre de faire le, le, le lien avec le, le, le prochain sujet que je voulais qu'on aborde. Donc, on a beaucoup parlé euh, des, des résidents qui étaient donc réfugiés politiques au sens de des combattants pour les droits de l'homme. Mais il y a aussi et surtout les autres, et tous les autres qui fuit leur pays en raison de leur religion de, de leur race et ils ont aussi une, une place à part entière euh, au Exactement, centre. Exactement, parce que ils sont alors ils vont toujours être reconnus comme réfugiés politiques ils ont le statut de réfugiés mais c'est vrai que certaines personnes ont, ont tendance à faire la différence entre les combattants pour la liberté les gens qui sont engagés qui ont été persécutés pour ça et puis les gens qui ont simplement subi des persécutions politiques sans avoir rien fait parce que euh, voilà alors c'est vrai que euh, ben voilà nous on accueille des kurs de d'irak des des tamouls du Sri Lanka, des, des tibétains, des palestiniens, euh, et des afghans. Euh, certains, effectivement, sont journalistes ou écrivains ou, ou artistes. Et ils ont, ils, ils ont choisi un engagement et ils ont subi la, la torture pour ces raisons-là. Mais d'autres, euh, par exemple, beaucoup d'Afghans, sont simplement des, des, des villageois qui, qui ont été pourchassés, pas pour leur engagement euh, choisi et assumé, mais pour leur appartenance, effectivement, à une ethnie, à une religion, euh, pour, pour des soupçons incompréhensibles euh, voilà des, des, des États qui pètent un peu les plombs. Euh, un exemple cette dame rwandaise dont je vous parlais un peu plus haut là euh, elle, elle a été euh, euh, c'est pas du tout à cause du génocide euh, qu'elle est réfugiée c'est parce que suite au génocide Euh, le Rwanda a mis en place une, une politique de, de, de tribunaux populaires et elle, elle a été désignée jury dans ces tribunaux et ses décisions, euh, les, les, les positions qu'elle a prises dans, ce, dans, ce, dans, ces, dans ces tribunaux populaires euh, de village n'ont pas été, euh, n'ont pas plu. Et donc elle a été complètement persécutée à cause de ça. Euh, mais a priori, elle n'avait rien demandé à personne. Euh, elle était tranquillement chez elle. C'est vrai que voilà certains savent ni, ni lire, ni écrire, pas même dans leur propre langue. Euh, on a l'exemple voilà d'un petit gars afghan qui, qui est passé d'ailleurs par un centre de rétention, qui a été enfermé avant d'obtenir le statut. Enfin, il a obtenu le statut au centre de rétention. Euh, et ce petit gars-là, il ne voilà, connaît rien de, de l'existence à part euh, essayer de ne pas mourir d'ici la fin de la journée. Il n'a jamais été à l'école, il n'a pas eu d'éducation il a il, le peu de famille qu'il avait euh, a été assassiné. il n'a pas de compréhension du monde qui l'entoure et ces personnes là doivent être défendues exactement au même titre que les gens qui ont choisi de s'engager pour pour pour des combats euh, euh, démocratiques et on doit surtout leur donner d'une part les moyens de témoigner et et aussi de comprendre ce à quoi ils accèdent quand ils arrivent en France parce que Euh, il faut il faut imaginer ce petit gars afghan euh, qui euh, voilà qui essaie juste de survivre un jour après l'autre et qui se retrouve euh, après un, un périple complètement incroyable entre l'afghanistan et la france qui se retrouve euh, dans un supermarché cora de 2000 mille euh, mètres carrés qu'est qui qu'est ce qu'il peut comprendre de la société de consommation comment comment qui, qui voilà qui cette société de consommation qui jouxte Les, les ruines les ruines de kaboul et, et, et comment est-ce qu'il peut engranger tout ça dans son dans son esprit et, et construire quelque chose avec ça c'est très violent pour eux quoi hein. et euh, une, une petite parenthèse le j'imagine que votre travail n'est peut-être pas le même du coup entre entre les les, les les personnes ces personnes enfin ces, ces, ces combattants pour les droit de l'homme et le et comme tu dis le, le, le petit afghan qui, qui découvre oui. les 2000 mètres carrés de, du supermarché Cora. Le, le travail d'accompagnement est pas du tout le même parce que nous ce qu'il faut c'est aussi qu'on leur fasse bien comprendre que et oui le, le toutes ces personnes qui étaient combattantes pour la liberté qui avaient un statut très fort qui étaient souvent très connus dans leur pays eh ben il faut leur expliquer que ben voilà ici ils n pas ce statut là qu'ils ont qui sont pas connus qu'ils vont aller pointer au pôle emploi qu'ils vont dépendre de la casse le temps de, de voilà d'obtenir des équivalences et de reconstruire un peu quelque chose c'est très très dur pour eux et souvent ils ont beaucoup de résistance parce que ça, ça leur rappelle tout ce qu'ils ont perdu euh, alors que effectivement c'est vrai que des gens qui sont plus simple et qu'il n'y avait rien au départ de toute façon, euh, à part leur vie à, à essayer de sauvegarder. Euh, et ben eux c'est plus un pétage de plomb de euh, euh, voilà à quoi j'accède, c'est génial, ici tout est parfait, euh, on a tout ce qu'on veut quand on veut. et puis ils, ils ont besoin de réaliser au fur et à mesure euh, que bah non finalement ça a l'air comme ça d'une société euh, hyper hyper brillante où on a tous, à peu près tout ce dont on rêve, mais en réalité en réalité non. Et euh, Et donc c'est vrai que le travail d'accompagnement est pas le même. Après, en dehors de ça, c'est vrai que la plupart de ces personnes ont été torturées et que donc on a aussi beaucoup de travail à faire euh, sur un accompagnement parfois ethnopsychiatrique. On travaille avec le centre Primo Levi, le centre Minkowska parce que euh, euh, parfois ils ont des possibilités d'intégration mais ils n'arrivent pas à rentrer dedans parce qu'ils sont coincés dans leur cauchemar ou parce que bien souvent ils se sentent coupables. Euh, d'avoir fui et d'être pas restés pour combattre et d'avoir laissé leur famille et d'avoir laissé leurs amis qui sont morts. Et donc souvent, ils n'arrivent pas à sortir de ça. Donc euh, c'est un, un travail d'accompagnement qui est très très profond en fait. Hein.